Le podcast Auto est une présentation de l'Association des véhicules électriques du Québec, www.aveq.ca. Bonjour, bienvenue à cette nouvelle émission du podcast Toto. Luc Desormeaux au micro et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, ben j'ai pas mon groupe habituel, mais j'ai un euh, un ami journaliste automobile. Oui, oui, je l'appelle mon ami. Je ne sais pas si c'est à sens unique ou si c'est dans les deux sens, mais quand même, je, je prends le, le temps de l'appeler mon ami et j'ai nommé Marc Bouchard. Salut Marc. Salut mon ami Luc. Ça va bien? <rire> Ça va bien toi? Ça va très bien. Euh, Marc, tu as eu l'occasion d'essayer des choses assez intéressantes dernièrement. D'où ta présence sur cette émission? Euh, Oui, ouais, j'ai essayé effectivement, mais il faut savoir qu'on essaie quand même régulièrement des nouveautés, c'est la beauté de la chose, tu le sais, tu fais la même chose, mais j'avoue qu'au cours des dernières semaines, je me suis un petit peu gâté. Là. Ouais, je, fais, je fais la même chose, mais avec des choses souvent à moins grand déploiement. Hein? Euh, donc, Par exemple, moi j'ai eu un Charger SXT V6, toi tu as eu euh, le minou de l'enfer, le Super Charger L4, euh, qui est une autre bête complètement différente. Là. Oui, écoute, c'est une bête qui est absolument spectaculaire. Ouais. Euh, on, on, on va quand même dire que c'est la même base que le Charger que toi, tu as eu l'occasion d'essayer. Ouais. Euh, donc, à la base, le châssis est sensiblement le même. Bien sûr, on a mis des, des barres de torsion qui sont un peu plus rigides sur le Hellcat, mais pour le reste, c'est la même structure. C'est donc la même forme aussi. Ça, ça pose un petit problème parce qu'on s'entend pour dire que c'est pas exactement un format léger. Là. Non, non, non. Euh, tu sais, c'est pas le poids plume de l'industrie, on s'entend. Ouais, c'est une grosse berline américaine. C'est une grosse berline américaine, mais le Hellcat détient toujours le titre de berline la plus puissante vendue au monde. Penses-tu que ça va rester longtemps? Ou tu penses Mercedes? Euh, surtout Mercedes, parce que BMW, sont, ils ont beaucoup de modèles, mais ils sont pas dans l'hyper, hyper ultra puissant. Penses-tu que Mercedes va servir de bord et aller chercher cette cette couronne à Chrysler dans un avenir rapproché? Ou... Je ne penserais pas, en fait, parce qu'on est rendu vraiment à des niveaux qui sont... Euh, écoute, c'est strictement pour le titre. Là. Euh, la Hellcat a 707 chevaux. Il euh, y a beaucoup d'autres véhicules qui ont des 600... 650, 575 chevaux. Fait que tu sais, on, on joue pas mal toujours dans les mêmes limites. Euh, c'est vraiment. C'est pas le cas par contre de la coupée. Alors, le Challenger, qui fait aussi 707 chevaux, parce qu'il est aussi Hellcat, n'a pas la prétention d'être le, le coupé le plus puissant au monde. Mais dans le cas du, de, de la Charger, la Berlin l'est. Donc, tu sais, c'est vraiment juste pour dire là, que. C'est un peu comme quand on écoute la radio, il y a toujours une station qui est numéro 1 quelque part entre 11h et midi dans une région particulière. <rire> ouais, c'est ça, les jours de pleine lune, quand le vent souffle du nord, ouais, c'est ça. Exactement. Alors évidemment, c'est ce genre de truc-là, sauf que ne faut pas nier quand même que le Charger Hellcat, c'est un monstre incroyable. 650 livres-pieds de couple. On l'a doté d'une transmission automatique 8 rapports, qui n'est qui est pas la transmission standard de, du Charger. C'est une transmission ultra rapide et avec les palettes au volant, bien entendu. Écoute, c'est absolument spectaculaire. Ouais, euh, le le grondement qui sort de là est assez spécial aussi. Le grondement est spécial. Moi, j'avais eu l'occasion de la conduire au printemps euh, sur les routes pour euh, passer quelques jours avec là euh, sur la route traditionnelle puis euh, la semaine dernière j'ai eu l'occasion de l'avoir pour quelques jours et là je me suis vraiment amusé parce que j'ai eu l'occasion d'aller sur la piste à 100 mm -hmm. avec la voiture mm -hmm. et là honnêtement il euh, y a des parties de mon anatomie qui ont réduit considérablement quand j'accélérais je peux te le dire écoute Ça fait le 0 -100 en 3.7, 3.8 à peu près, quand on utilise le Launch Control. Ouais, pas pire pour un char qui pèse 4500 livres. Là. Ouais, c'est ça. C'est comme... C'est assez agile pour une grosse grosse voiture. C'est exactement ça qui est la, la particularité. Et euh, ça fait le quart de mille en bas de 12 secondes, 11.9. Euh, écoute, c'est honnêtement, j'ai attrapé mes limites à moi bien, bien avant d'attraper les limites de la voiture. Euh, écoute, en ligne droite, les gens qui connaissent le circuit sannaire savent que tu as le quart de mille d'accélération. Mais si tu prends le circuit routier, il utilise une partie du quart de mille, en fait. Euh, utilise tout le quart de mille, plus un peu plus. Tu as une ligne droite qui est un peu plus longue en entrée. Écoute, je t'ai rendu à 236 km au bout de la première ligne droite. <rire> le mur arrive vite. Hein, ou ouais. la courbe. Mais... La courbe arrive assez vite, c'est une grande courbe vers la droite. Là. Euh, et euh, le, le problème, c'est que bon, il faisait frais un peu. Évidemment, j'étais pas le premier à passer sur les pneus non plus. Euh, Je t'avoue que honnêtement, j'ai freiné, j'ai freiné avec assez de puissance pour être en mesure de euh, vraiment de m'amuser un peu, mais en même temps, de, de, de, disons d'y de, aller de façon sécuritaire. Est-ce qu'ils ont modifié un peu la voiture pour qu'elle soit capable de prendre les courbes? Parce qu'on s'attend, on s'entend, les berlines américaines ont la réputation d'être bonnes en ligne droite et moins bonnes dans les courbes. Ils ont su travailler un peu là-dessus. Ou c'est toujours pas une bête à, à, à faire un circuit où il y a pas mal de courbes, c'est surtout bon en ligne droite? Non, en fait, l'avantage du Hellcat, c'est qu'il y a toutes sortes de réglages que tu peux faire. Il y a l'option SRT, parce que c'est à la base une SRT, il faut le dire. Là. Ouais. Euh, donc, il y a l'option SRT. Quand tu appuies sur le bouton SRT, ce que ça fait, c'est que ça t'amène à différents réglages. Tu peux donc régler là, à la fois la puissance du moteur. Moi, j'avais la clé rouge. La clé rouge te donne accès aux 707 chevaux, mais tu peux réduire ça à 500 chevaux à peine. Bon. Hop, à peine, okay. à peine. Euh, évidemment, il y a aussi toutes sortes d'autres réglages que tu peux faire la rigidité du châssis, des suspensions, la réponse de l'accélérateur, la réponse des de, de, de tout, des freins. Donc ça te donne vraiment l'opportunité de régler la voiture en mode piste. Elle devient évidemment beaucoup plus maniable. Mais comme tu dis, ça demeure une grosse berline américaine dont le partage de poids est un peu particulier. 55% en avant, 45% à l'arrière. Okay. Tout ça dans, dans une propulsion, il faut le rappeler. Ce n'est pas un rouage intégral, c'est une propulsion. Alors ça demande une certaine maîtrise un certain doigté. En revanche, je peux te dire qu'après quelques tours euh, et que j'étais devenu plus familier avec la voiture, j'ai sincèrement été en mesure de de prendre des virages de façon beaucoup plus appuyée. Écoute, je serais pas, euh, je, me, je me serais pas lancé en course tout de suite avec la voiture, mais j'aurais certainement été capable d'améliorer mes temps encore. C'est une voiture qui qui est très stable malgré tout en, en virage, qui est extrêmement étonnante. Moi, ce que, ce, que je trouve, euh, ce que je trouve bien de ce voiture, là c'est que Chrysler n'est pas allé, tu sais, over the top en disant, on va lui donner un look super agressif, on va faire ça, tape à l'œil avec un gros aileron, on va faire la même Si tu t'accroises sur l'autoroute ou sur une route, puis tu regardes, si tu remarques pas le SRT, puis le, le petit chat euh, sur le bord de l'aile la, de, de, de, de chaque côté en avant. Tu sais pas vraiment que c'est un, une voiture si puissante que ça. Oui, le capot a plus de prise d'air qu'un qu SRT normal, mais c'est pas si tape à l'œil que ça. Non, effectivement. Même si oui, il y a un aileron qui est unique. Il n'est pas énorme, c'est pas un aileron de STI, on s'entend. Ouais, c'est pas, pas une table à pique-nique à l'envers, là. C'est vraiment.. Euh... Il y a un aileron qui est unique au modèle euh, SRT. Euh, il y a des trucs comme ça qui sont assez particuliers là, au modèle Hellcat. Mais tu as raison, c'est pas ta palette. Sauf que depuis l'année passée, on a refait le look de la charger. On a mis des lumières d'ailes en avant qui mm -hmm. sont vraiment particulières. Ouais. On a modifié la grille. Fait Honnêtement, même dans sa version V6 s S6T je vais pas tourner le fer d'ampleur là, mais... Non, non, je l'avais trouvé <rire> belle, je l'avais trouvé super belle, Moi, la mienne était rouge, euh, avec des accents noirs, elle était vraiment magnifique, là. Et, et l'éclairage fait que quand tu vois arriver ça dans ton rétroviseur, veut veut pas, t'as envie de te tasser, ça a un petit peu une allure, euh, je disais à la blague, ça, ça a un style de de, de, de char de, de, de film d'horreur, là. Ouais. Tu sais, S tu vois arriver ça hein, derrière toi là, à une certaine vitesse, tu tasses parce que ça, ça, ça fait presque peur. Surtout blanche ou noire, il y a des chances que ce soit un char de police, fait que tu es encore plus prudent. Ouais, <rire> mais faut, faut savoir que les policiers, eux autres, n'utilisent pas la version L4, pas plus non. que la SRT. Ouais. Euh, ils sont plutôt dans le euh, V6 parce que les policiers ne font plus de poursuites mon cher, c'est trop dangereux. Ouais ben c'est ça, parce que le, les policiers ont des euh, ont quand même des limites plus élevées que le commun des ours, mais euh, c'est les gens qui courent après qui ne savent pas conduire. Donc Euh, plutôt que de tuer quelqu'un, ben il y a autant pour courir après effectivement parce que les policiers, comme tu le dis, suivent des cours de conduite avancés même si je pense qu'ils pourraient en suivre un peu plus mais ça c'est un autre débat bon il y en a certains que peut-être euh, donc, donc voiture assez assez puissante on parle de quoi comme prix il me semble c'est aux alentours de 80 000 je me rappelle bien? c'est 75 000 en fait qui est la version euh, qui est le prix plus de transport préparation évidemment euh, c'est une voiture qui est écoute en termes de rapport prix puissance C'est probablement un des meilleurs rabais que tu peux trouver sur le marché. En termes de rapport pratique puissance, c'est vraiment la pire affaire que tu peux avoir parce que, honnêtement, tu n'as aucun intérêt à utiliser cette voiture-là sur la route. Ça ne sert pas, jamais tu vas mettre à profit les 650 livres pieds de coupe ou les 707 chevaux, à moins vraiment de vouloir te sauver de la police. C'est pas évidemment quelque chose qu'on recommande. Non, non plus. Mais ça reste que c'est assez exclusif. Il y en a une quantité limitée de fait euh, même, même Chrysler a arrêté la production à un moment donné parce que c'était trop populaire. Il y avait trop de commandes. Il n'était pas capable de fournir. Euh, oui. Oui, mais c'est plus vrai du côté du Challenger. Okay. Euh, le Charger a quand même été un petit peu plus long à s'écouler. Euh, la version berline a eu un petit peu moins de succès. Moi, j'ai parlé avec des concessionnaires Chrysler qui auraient bien voulu avoir un Challenger, mais qui n'étaient pas capables d'en avoir, qui devaient se contenter. Contenter est un bien grand mot, là, euh, du, du Charger. Donc, euh, c'est quand même moins vrai avec le Charger, mais je peux te dire que, écoute, je me suis amusé comme un enfant Ah, c'est le cas de le dire. Et ce qui était très drôle, c'est que je le faisais pour le, le, le, le, au profit d'une émission qu va, qui va être diffusée à partir de février. Euh, si vous allez sur la page Saroule TV sur Facebook, vous allez pouvoir voir un, un extrait de ça. Mais je le fais avec une co-animatrice qui, elle, ne connaît rien en auto et n'est pas nécessairement la plus brave quand on est en voiture. Euh, je peux te dire que même dans le petit extrait, on la voit qui est un petit peu écrasée dans le fond de son banc et qui se demande un peu ce qu'elle fait là. là. Euh, <rire> c'est vraiment, si vous voulez faire peur à des passagers, c'est le genre de voiture qui va marcher à coup sûr. Moi, ouais, parce que ça n'a pas l'air si méchant que ça avant que embarques de, quand tu embarques dedans, mais c'est euh, quand tu tournes la clé que ça devient un peu plus... Euh... C'est wow, plus intéressant. Je, je disais à la blague que mon dentier était rendu sur le banc d'en arrière quand j'ai fini mes accélérations. Là. Ah, c'est bien. De, on vient d'apprendre que tu portes un dentier. <rire> Donc, OK, ça, c'est beau. Tu as aussi eu la chance de. de tu as été invité par Volkswagen pour aller essayer la Golf Air. Oui, la Golf Air. Euh, écoute, c'est la voiture que les maniaques de Volkswagen attendaient. Voilà, euh, ouais, bon. ils sont obligés de remplacer leur TDI. Effectivement, mais en même temps, justement, le, le, dans la, la foulée du scandale du diesel et tout, euh, les gens, bon, Volkswagen, ça demeure des voitures qui sont extrêmement agréables à conduire. Ouais. Et la, la Golf R, évidemment, est probablement la plus agréable de toutes. Euh, la Golf R, ce que c'est, en fait, c'est que c'est la, la Golf la plus puissante sur le marché. Avec une traction intégrale. Donc euh, c'est quatre roues motrices, 292 chevaux, 280 livres pieds de couple, un petit moteur 2 litres turbo. Euh, c'est avec une boîte manuelle ou une boîte DSG. Euh, donc c'est vraiment une autre voiture de performance intéressante, voiture qui qui, qui est correcte pour la route, là, qui est très, très très intéressante, mais qui sur la piste est vraiment vraiment euh, étonnante, étonnante de stabilité. Euh, et nous, ben on a eu l'occasion de par des tours à Bogie sur la piste en, en banlieue d'Ottawa et euh, celui qui nous ouvrait le chemin, si tu veux, en fait ceux qui nous ouvraient le chemin c'est Carl Nadeau que tu connais bien oui, oui. Et, et, et un autre petit inconnu de la course, un certain Patrick Carpentier <rire> alors euh, nous, no, notre mandat c'était d'essayer de suivre ces deux gars-là qui nous ouvraient la route et nous on était au volant des golfers. je peux te dire que la golfère s'est faite sérieusement brasser euh, et, et honnêtement elle a très très bien répondu à la commande Moi, déjà une GTI, c'est quelque chose qui est très difficile à décoller de la route. Là. Fait que j'imagine euh, qu'une golfer, quand là, a grandi qu'une traction intégrale. Puis probablement que la suspension a été retravaillée aussi un peu et tout ça, les freins. Oui, euh... effectivement. On a, on a complètement remanié le tout. Même l'habitacle vitacle a l'air un peu plus grand que celui de la GTI, là, à cause du format, de la façon dont c'est fait. Euh, donc, ça, ça fait une voiture qui est, qui est très, très bien équilibrée, qui est une voiture qui est vraiment, vraiment fascinante à conduire. Puis, comme tu dis, c'est le plaisir allemand euh, par excellence de la conduite, c'est vraiment le, le type de conduite là, qui fait qu'on sourit quand on essaie des, des, des voitures allemandes c'est le, le, le côté euh, très direct de la direction, c'est le côté très, très collé à la route des suspensions et c'est honnêtement le rouage intégral écoute, c'est sûr que j'ai pas les qualités de pilote je l'ai dit, je le répète euh, à la toute fin de la journée, moi j'ai demandé à mon ami Carl, il Karl, Carl, prends le volant pousse-le autant que tu peux On va voir si tu vas réussir à me faire peur. Il a pas réussi à me faire peur, mais je peux te dire qu'il a réussi à brasser l'auto suffisamment pour me faire la démonstration que ça m'en prend beaucoup pour la faire décrocher. Ouais, si tu ne connaissais pas Carl, peut-être que tu aurais eu peur, mais là, tu sais qu'il est capable de contrôler une voiture sur une ouais, piste. Oui. Ça, si tu avais été au volant avec moi. Si moi j'aurais été au volant, ben là, peut-être que t'aurais eu euh, t'sais, peur. Peut-être que tu aurais eu besoin d'une paire de bobettes de rechange. On ne sait jamais. Tu sais, quand même. Mais, mais tu sais que tu sais tu m'as déjà fait déraper en voiture puis euh, j'ai pas eu si peur que ça Oui, ouais mais ça c'était dans une Porsche dans un environnement contrôlé tout ça c'est pas, pas pareil pareil t'sais, quand même puis je roulais moins vite je voulais pas au fond au fond la caisse Euh, donc, c'est beau pour la golf. Là, on va parler euh, du test fest. Tu étais supposé être là cette semaine. Il est arrivé un petit malheur. Tu pas été capable d'y aller. Mais euh, pour les gens qui connaissent pas ça, c'est quoi le test fest de la Jacques? Qu'est-ce que les journalistes vont faire là-bas à part euh, manger et conduire des voitures Qu'est-ce qu'on fait Ça sert à quoi Mais En fait, c'est surtout ça. Non, c'est pas vrai. Il <rire> faut <Pour> surtout... expliquer. <rire> le test fest, c'est la réalité, c'est le festival des essais. C'est ce que ça veut dire. Pourquoi? C'est que c'est la réunion annuelle de l'Association des journalistes automobiles du Canada. Et c'est à l'intérieur de cette réunion-là que l'on choisit la voiture et le camion utilitaire sport de l'année. Euh, et c'est un processus qui est assez compliqué et qui est souvent. Euh, je dirais, euh, bon, évidemment, les gens qui perdent le critiquent beaucoup, mais en général, c'est un processus qui, est, qui fait l'objet de beaucoup de bons commentaires partout dans le monde, parce qu'il est relativement objectif. Okay. Alors, je m'explique, c'est que la voiture canadienne de l'année est obligatoirement une nouvelle voiture, ou une auto qui a été suffisamment remaniée pour être considérée comme nouvelle. Donc, tu sais, on n'aura pas, par exemple, la Mazda 3 là-dedans ou quelque chose comme ça, là. On va vraiment se limiter aux nouveautés de l'année. La, de OK. Fait que si un constructeur essaie d'ouvrir, d'offrir de, de, euh, deux sortes de nouvelles jantes euh, pour 2016, ça compte pas. Ça compte pas. Okay. Si, en revanche, il a changé le moteur puis il a changé le, le, le, le nez de la voiture, ben là, c'est une autre affaire. C'est, oui, effectivement, considéré comme suffisamment nouveau pour justifier une nouvelle évaluation. Okay. Une fois ça fait, c'est le manufacturier lui-même qui décide dans quelle catégorie il va, il va inscrire sa voiture. Alors, par exemple, tu pourrais euh, décider d'inscrire ta voiture. Euh, Puis, il y en a qui jouent un peu avec ce système-là. C'est-à-dire je te donne l'exemple des voitures sport-performance. Okay. Comme il y en avait beaucoup cette année, euh, on a décidé de, euh, de diviser ça en deux catégories. Il euh, y a la catégorie en bas de 50 000 et en haut de 50 000 Mais tu sais, comme moi, que quand on, on commence à jouer avec ces, ces affaires-là, il est facile, en jouant avec les, euh, les, les, les options, par exemple, de faire passer une voiture de 50 000 à 60 000. Mettons euh, une Mustang, que tu peux avoir à 25 000 pour, euh, de base avec un V6, mais que tu peux avoir aussi la Shelby GT350 à 70 000 elle, peut, elle pourrait rentrer dans les deux catégories, mettons. Exactement. OK. Alors, donc, c'est le choix du manufacturier. Alors, dans le cas qui nous préoccupe, si tu penses à la Mustang, la Mustang, elle était neuve l'année passée. Oui. Donc, elle était admissible là-dedans. Cette année, la GT350, elle est, euh, elle fait partie, effectivement, des voitures sport performance en haut de 50 000 Bon, elle a affaire à une grosse concurrence, là, Kazilak ats ATSV, Chevrolet Corvette Z06, La Lexus RC 350 et la Mercedes AMG C63, la la la, la classe S là, mm -hmm. euh, pas pas la pas la classe S mais la S, la C63 S, euh, donc une voiture qui risque d'être assez, assez efficace. Euh, donc ce qui se passe c'est que bon, ces autos là sont toutes réunies à un endroit. Cette année ça se passe à Bowmanville au Canadian Tire Motorsport Park. Les gens connaissaient ça comme MoSport avant. Okay. Euh, c'est juste que ça a changé de commanditaire. Euh, et euh, c'est à cet endroit-là que les journalistes... Cette année, ils sont 72. Tu l'as mentionné, moi, je devais y aller, mais ma, mon épouse avait un petit incident. a besoin de moi à la maison. Et ils, ont, ils doivent faire au moins trois catégories. Alors moi, par exemple, j'étais inscrit dans trois catégories différentes. Je dois essayer toutes les voitures d'une seule catégorie dans la même journée. OK. Alors, l'idée, c'est que l'on veut que ces voitures-là soient testées sur les mêmes routes, dans les mêmes conditions. Alors, si comme certaines journées, il pleut, bien, quand tu vas essayer la voiture, il va pleuvoir pour tous les véhicules. Donc, tu vas avoir une meilleure idée du comportement de façon équitable. OK. Euh, paramètres, paramètres quasi identiques. Okay. Ah, c'est ça. Le plus possible. Ouais, ouais. Évidemment, euh, on suggère des routes par catégorie parce que chacune des routes est étudiée pour chacune des voitures. On a même un circuit hors route pour les véhicules utilitaires sport qui sont capables de le faire. Et on a accès, bien sûr, à la piste elle-même, parce que c'est une piste de course. Donc, pour les voitures sport-performance, on a l'occasion de tester les voitures sur la piste. Mais encore une fois, ce n'est pas tous les journalistes. Il faut, avant d'embarquer sur la piste, avoir déjà suivi un cours de conduite avancé d'une quelconque nature au cours des trois dernières années. Si tu ne l'as pas fait, l'Ajac va te fournir une formation d'une demi-journée que tu es obligé de suivre. Sinon, tu n'as pas le droit d'embarquer sur la piste avec les voitures. OK. Le alors, question, alors, est-ce que est-ce comme toi, est-ce que tu avais choisi tes catégories ou l'Ajac oui. te, te dit, « Bon, ben toi, tu vas faire ça, ça, ça cette année. » Non, on choisit nos catégories, et évidemment, on essaie d'avoir un nombre de journalistes à peu près égal dans chacune des catégories, donc ça se peut que tes choix ne soient pas toujours respectés, mais en général, c'est assez bien, d'autant plus que, bon, tu sais, moi, je ne me suis pas lancé dans les sports performance ou dans les prestiges, euh, moi, j'avais pris les véhicules familiaux, puis de, de, de, une catégorie d'utilitaires sport et les camionnettes. Okay. Alors, il euh, y a généralement toujours de la place, c'est plus dans d'autres cas que ça se complique un peu. là. Ouais. Euh, euh, alors, une fois ça fait, il y a donc une évaluation qui est faite par chacun des journalistes. On a un questionnaire précis qu'il faut remplir, sur lequel il faut mettre des points. Euh, espace, confort, là, tenue de route, ces trucs-là. Vraiment une interprétation de la voiture comme nous on le fait. Et notre essai doit durer un minimum de 45 minutes. OK. Par Parti voiture. Par voiture. T'sais, tu ne peux pas juste décider d'aller faire un tour dehors et revenir là. Okay. C'est pas vrai, là. Donc, c'est au minimum 45 minutes. Il faut, faut que tu testes au moins un peu, là. Oui. Si sais... Excuse-moi, mais tu pas testé grand chose. Là. Exactement. Et pour, pour s'assurer que ça, c'est toujours fait, chaque journaliste est doté d'un code barre sur sa, sa cocarde de nom. Quand tu vas chercher les clés d'un véhicule, on scanne ta cocarde. Et quand tu ramènes les clés, on te rescanne la cocarde. Okay. Si tu n'as pas fait au moins le temps minimum, ton vote ne sera pas enregistré. Okay. C'est aussi, aussi rigide que ça. Okay, c'est ah, intéressant. L'autre aspect, c'est qu'on a une équipe de spécialistes, des gens qui sont des, des, des pilotes là, de, de renom, là, Marc Lachapelle, bon, quelques, quelques anglophones aussi. Leur job, dans les deux jours qui précèdent le début du test Fest, c'est d'essayer chacune des voitures et de faire les tests de performance. Quand on parle de tests de performance, c'est les accélérations, les freinages, <coughs> excuse-moi, les distances, tout ça, les vitesses de quart de mille. Eux font tout ça pendant deux jours avant l'événement sur la piste. Et quand le, le, le test-fest est fini, ben, toutes ces données-là sont disponibles sur le site de la Jacques. Donc, pour quelqu'un qui, comme toi ou n'importe qui qui aime les voitures, décide d'aller sur le site de la Jacques, c'est là, c'est disponible, ça devient un guide d'achat intéressant. Ok. <rire> on va même plus loin que ça. Quand les voitures sont sélectionnées, parce que, bon, comme je l'ai dit, on les divise en neuf catégories. Cette année, il y avait les, euh, les petites voitures, les voitures familiales, les sports performance en bas et en haut de 50 000 Je l'ai mentionné. Tu as les voitures de prestige qui sont en haut de 75 000 Tu as trois catégories d'utilitaires sport. En bas de 35 000, 35, 60 et 60 et plus. Et tu as finalement les pick-up, les camionnettes euh, au, sens, au sens propre. Donc, il y a un gagnant par catégorie qui est nommé en fonction de ses, de ses, euh, des votes des journalistes mais aussi en fonction des performances. Okay. Parce que ça, on détermine, par exemple, que si tu es dans une forte performance puis que tu fais euh, le 0-100 en 12 secondes, il y a quelque chose que tu n'as pas compris. là T'sais, fait, Il y a des échelles qui sont donc précises et il y a KPMG, qui est une firme comptable bien connue, qui analyse tout ça et qui a aussi une espèce de... Écoute, c'est tout un algorithme là, qui m'échappe. Moi, les chiffres, c'est pas ma spécialité, mais euh, c'est donc... Eux autres qui déterminent si les prix, euh, l'impact des prix, par exemple. T'sais, si une voiture à capacité égale se vend 5000$ pièces plus cher, à perd des points et tout. Fait qu'il y a toute une, une grille d'analyse qui existe. Donc, une fois tout ça fait, KPMG choisit, ben choisit, nomme les neuf gagnants en fonction des votes et des, des caractères de performance. OK. Dans chaque catégorie. Dans chaque catégorie. Là, c'est ça qu'au Salon de l'Auto de Montréal, puis normalement, les gagnants sont connus au Salon de l'Auto de Toronto. Oui. Au Salon de l'Auto de Montréal, normalement, on annonce trois finalistes par catégorie. Exactement. Je mais non, appelle... pas par catégorie, c'est ça. C'est que le 24 novembre, les neuf gagnants par catégorie vont être connus. OK. OK. À partir de ces gagnants-là, là, les journalistes vont devoir voter pour savoir qui sont, mais quelles sont les voitures et le camion canadien de l'année. OK, OK, OK. C'est bon. Et on, on a aussi une option qui s'appelle la technologie de l'année, mais ça, c'est plus spécifique un peu, là, mais je t'en reparlerai après. En tout cas, bref, et ce sont les trois finalistes de ces catégories-là qui sont dévoilés au Salon de Montréal et au Salon de Toronto, on nomme le grand gagnant de la voiture et de l'utilité de, de à sport de l'année. C'est bon. On a aussi ajouté quelque chose d'intéressant cette année et c'était l'an passé pour les voitures, c'est un véhicule écologique. Autant la voiture que la camionnette que l'utilité en se passe, si tu veux. là. Euh, chacun est admissible à un prix comme voiture écologique de l'année. Une espèce de voiture verte, si tu veux, là, mm -hmm. euh, qui est déterminée euh, et qui, ça, va être annoncé un peu plus tard au salon de Vancouver. Encore là, il faut que ce soit une voiture qui a été testée à la Jacques, comme oui. euh, au TestFest, donc, une des voitures qui sont assez, assez nouvelles pour être là cette année, qui gagnerait voiture verte de l'année, comme cette année, la Volt 2016 aurait été pas mal de chance, mettons. Là. Ben ouais, ben en fait, tu vois, il y, y en a plusieurs qui sont là, euh, tu vois, bon, euh, parmi les voitures environnementales, le, par exemple la Smart for two, parce que c'est pas uniquement en fonction de la technologie, mais du niveau de consommation. Ok, ok. Tu sais, une Smart, ça prend 3 litres au sens, c'est sûr que c'est assez écologique, là. Ah, même si, même si c'est pas électrique, c'est assez écologique. Euh, bon, tu l'as mentionné, il y a la Volt, la Sonata hybride, qui est admissible aussi, Euh, attends une minute, je regarde dans ma liste là, rapidement. Honda HRV, le Mazda CX3 en font partie aussi. Le Tucson Fuel Cell, donc ça c'est le véhicule à hydrogène de Hyundai que l'on a mis en compétition dans la catégorie des utilitaires par 35 à 60 000. Je trouve ça intéressant même s'il n'est pas vendu à la grandeur du pays. Moi ouais, ça, je trouve ça un, un peu bizarre qu'il soit là vu que justement il n'est pas disponible à grande échelle. Pour le moment, euh, on nous dit que pour la prochaine année, il le sera. Okay. Euh, on verra ce que ça va donner. Euh, moi aussi je suis étonné de le voir là, mais bon, regarde. Euh, surtout au niveau de la voiture écologique, je pense que c'était logique. Pour le reste, c'est une autre affaire. Euh, T'as le Porsche Cayenne e hybride, le XC90 de Volvo, bien sûr, et le GMC Di Canyon Diesel euh, qui sont parmi les concurrents là, qui pourraient être euh, reconnus là, comme voiture écologique de l'année. Non, c'est pas payé. Donc ça dure toute la semaine? C'est quoi c'est du lundi au vendredi? Dure... Ça dure toute la semaine. En fait, cette année, c'était un petit peu plus court. C'est de mardi à vendredi. Il y a 41 voitures, 72 journalistes à peu près. Euh, ça sert aussi de congrès pour l'Association des journalistes automobiles du Canada. Alors, euh, hier soir, c'était l'Assemblée du conseil d'administration dont on a donc élu les nouveaux administrateurs. Et c'est Michel Delorier, un québécois, qui est rendu le président de l'association, un de mes anciens collègues. Euh, euh, ce soir, c'est ce qu'on appelle le banquet des Grands Prix du journalisme. Donc, il y a un certain nombre de catégories aussi où les journalistes peuvent soumettre des articles ou des, des vidéos, des trucs comme ça. Et euh, c'est là que l'on nomme les, euh, les gagnants par catégorie. Ah, c'est bon. Ça fait que ça, ça sert plus que juste tester des voitures, manger et euh, avoir du plaisir à conduire vite sur une piste en rond. Oui, et, et mais je, je le répète, hein, euh, conduire vite sur une piste, c'est le fun, mais ça se fait de façon très particulière. Et on ne prend pas la grande piste de motorsport, on prend la plus petite, qui est ce qui s'appelle la piste de développement technique. L'idée, en fait, c'est qu'on ne veut pas que les gens soient là pour faire de la course. On veut qu'ils soient là pour tester les véhicules dans les conditions maximales. Euh, avant, ça se faisait sur un aéroport dans la région de Niagara Falls, et euh, c'était une piste qui était faite avec des cônes. Okay. Euh, C'est pour te donner une idée qu'on qu n'est pas là pour faire de la course. Là. Et non. si jamais il y a le moindre euh, problème, quelqu'un, par exemple, pousserait trop fort, sortirait deux roues de, de sur la, la, la sortirait deux roues de la piste ou quelque chose comme ça, il va automatiquement être demandé. On va automatiquement lui demander de s'en aller. Ah OK. Il sera que... plus admissible. Donc c'est vraiment très très très strict au niveau de ce qui se passe euh, sur la piste au, au test fest. Non, ah, c'est bon, c'est bon qu'il y ait des règles et que soient euh, qu'on demande qu'elles soient suivies. Oui, mon cher. Donc Marc, tu as été un, un des chanceux euh, des heureux élus à aller essayer la Kia Optima euh, au Colorado. Euh, on est deux euh, bon Fan de l'Optima, on l'aime tous les deux. Euh, J'en ai même presque vendu une à mes, à mes beaux-parents. Euh, ils en ont acheté une, mais c'est presque moi qui les ai vendues. Donc, on, on aime le modèle, on aime ce Kia a fait avec ça. La nouvelle, est-ce que c'est mieux que l'ancienne? On a-tu été capable de faire quelque chose de mieux ou si c'est quelque chose qui est difficile à battre puis on n'a pas réussi? Ben, comme tu dis, euh, moi j'aime déjà beaucoup la Optima. Euh, à mon avis, c'est la voiture qui a vraiment placé Kia comme étant un constructeur sérieux. Oui, c'est vrai, le style avait déjà été vu avec la Soul et tout ça, mais c'est la Optima qui a vraiment prouvé qu'on était capable de faire une berline compétitive dans un milieu extrêmement compétitif. C'est un créneau difficile au niveau des berlines intermédiaires. Alors, évidemment, ça pose un risque parce que quand on arrive pour développer une nouvelle voiture, il ne faut pas perdre ce qu'on a déjà gagné. Or, ils ont plutôt bien réussi avec la nouvelle Optima. Je sais que, je sais que toi, tu n'aimes pas les photos. Je n'aime ai, pas, pas nécessairement en photo le design de la nouvelle Calandre, La grille, il y a quelque chose qui m'accroche. Tu vois, moi... Sur le coup, je suis assez d'accord avec toi. Là où j'ai changé d'idée, c'est quand je l'ai vu en vrai. Et quand cette voiture-là se trouve devant toi, c'est vraiment euh, particulier parce qu'on on dirait qu'on l'a élargie. Mais ce qu'on a fait, c'est qu'on a justement modifié la calandre. Elle est plus mince, plus raffinée. On a modifié les blocs optiques aussi. Alors, on a vraiment l'impression que l'auto est comme plus assise sur la route, là. Elle est vraiment comme plus agressive à la limite. On a aussi modifié un peu les pare-chocs, évidemment, et abaissé un peu le capot, ce qui donne vraiment une allure qui est, qui est très, euh, je dirais presque masculine. Vraiment, moi, j'aime beaucoup. Okay. Euh, sur le côté, ben, on n'a pas changé grand chose. Hein. Quand on regarde la voiture, oui, on a changé un petit peu en arrière aussi les blocs optiques. Quand on la regarde, on a allongé l'empattement le, le, d'à peu près 10 mm. Là, euh, au premier coup d'œil, si tu vois ça vite, t'es meilleur que moi, parce que moi, je suis vraiment pas capable. Le coup, pas dans euh, ouais, c'est pas beaucoup 10 mm. Euh, donc, c'est vraiment pas une c'est pas énorme. Là où c'est différent, c'est qu'on a réussi à élargir des choses, donc à donner un peu plus d'espace. Euh, dans l'habitacle. Euh, ça, c'est parfait parce que euh, ça donne plus de dégagement, entre autres, pour les genoux, à l'arrière, pour la tête aussi. Euh, donc, c'est quelque chose que vraiment, on a bien réussi. On a aussi un peu modifié euh, la, la console, si tu veux, le, le, le tableau de bord. On l'a rendu vraiment plus, je dirais, plus pro-pilotage. Euh, il est tourné à un angle de 8.5 degrés vers le conducteur okay. de façon à ce qu'il ait accès plus facilement à toutes les... Toutes les commandes, si tu veux. Donc, c'est vraiment quelque chose de bien fait. On a aussi amélioré la qualité des matériaux. Euh, bon, Dans l'ancienne génération, on utilisait beaucoup de plastique dur. Euh, là, on a comme mis quelque chose des affaires plus souples. On a modifié l'affichage. Ça fait donc quelque chose d'un peu particulier, de vraiment plus... Plus, plus léger et plus raffiné à mon goût. Bref, j'aime beaucoup ce qu'on a fait avec l'Optima. Ok, donc intérieur, extérieur, c'est bien. Moi, ce que. Puis c'est un peu la raison pourquoi je voulais finir avec l'Optima aujourd'hui, c'est que quand t'étais là-bas, on a jasé un peu à travers Facebook des différents modèles, Puis ça avait. le nom des modèles était un petit peu sans queue ni tête. Fait que je me disais, si on commence le show avec ça, ben le monde va penser à ça tout le long, à essayer de décortiquer le nom des modèles, fait qu'en finissant avec ça, au moins ça va être moins pire. Euh, on parlait de modèles qui ont le nom tech dedans, mais qui n'ont pas de technologie. Euh, un autre modèle qui n'a pas le nom tech, mais qui a la technologie. <rire> tu peux-tu ah, tu peux -tu nous expliquer un petit peu <rire> c'est quoi la, la nomenclature des modèles? Ben En fait, je vais te tenir même au courant plus que ça. On a changé le nom tech pour la compagnie, pour celle qui n'avait pas la technologie. Okay. Alors, brièvement, on a la LX, LX+, EX et EX -tech. Okay. OK? Ça, c'est les, les quatre gros modèles. On avait avant la LX- Ouais. Mais la LX Tech, elle s'appelle maintenant d'un autre nom, le nom m'échappe là, mais on a enlevé le mot Tech dedans. Okay. Donc bon, c'est comme mais... la LX Turbo ou je sais pas trop. Euh, L'idée en fait c'est que celle-là c'est la, la seule vraie nouveauté en matière de, de motorisation chez elle. Bon. Parce que ce qu'on a mis sous le capot, c'est un petit moteur 1.6 litres turbo 4 cylindres qui est un peu moins puissant. On parle de 175 chevaux à peu près, mais qui a 195 livres pieds de couple, qui est vraiment fait pour, qui est tourné vers l'économie. L'idée, en fait, c'est qu'on veut que ce petit moteur-là soit agréable à tous les jours, en ville, comme sur la grande route. Il te permet des accélérations intéressantes, mais il te permet surtout une consommation qui est à peu près, là, euh, je te dirais, 6,1 litres aux 100 km sur autoroute. C'est vraiment très bon pour une voiture de cette taille-là. quand même pas pu, une... Puis le moteur, ça fait pas trop... Euh, il est pas, il est pas... S'il n'est pas trop petit pour la grosseur de la voiture, il, il ça, ça, ça, c'est capable de propulser la voiture comme du monde. c'est en fait, c'est la gracieusité euh, du couple, entre autres, de 195 livres-pieds, ça, ça fait vraiment ça paraît. On sent qu'elle est nerveuse quand on accélère. Évidemment, écoute ça sauf rapidement, mais je suis obligé de te dire cependant que mon essai s'est déroulé dans des conditions particulières. Tu l'as mentionné, on était au Colorado. On était dans des conditions, écoute, c'est des routes de montagne sinueuses. Euh, on est arrivé à une place où on fallait changer de conducteur là, et on changeait de modèle. Ça s'appelle Independent Pass. C'est fermé l'hiver parce que c'est trop haut. C'était 12 100 pieds dans les airs. 12 okay. 100 pieds en haut du niveau de la mer. Même moi, quand j'ai débarqué, j'ai marché trop vite. J'avais de la misère à respirer. On parle de 35% moins d'oxygène à cette hauteur-là. Alors, tu comprendras que même si c'est un turbo, le moteur offrait pas ses meilleures performances dans des conditions comme celle-là. Non, parce qu'il faut que ça respire, mais ma, ma question d'abord, pourquoi Kia a choisi un, une place comme ça pour faire ça? Sachant bon. qu'un moteur est défavorisé quand il n'y a pas de, quand l'oxygène n'est pas, pas abondant. Tu sais, l'endroit où les lancements se font est souvent lié à des conditions particulières. Euh, dans ce cas-ci, nous, on était une vague, euh, la vague canadienne, mais on était sur un programme américain. Alors, ce sont les... les c'est Kia USA qui avait choisi cet endroit-là, probablement pour des considérations marketing, parce que c'est un secteur où ils vendent beaucoup d'optima. Euh, donc, j'ai l'impression que c'est pour ça. Tu sais, j'ai aucune idée là. Euh, nous, on s'est simplement greffé. Euh, à un, un programme existant fait pour les Américains mais ça a quand même permis je peux te dire que ça m'a permis de constater à quel point la voiture elle est maniable elle est intéressante comment elle est facile à, à, à vraiment à mettre de l'avant quand c'est dans des conditions très très sinueuses et puis honnêtement je suis obligé de te dire que euh, la, la boîte de vitesse s'est avérée extrêmement intéressante parce qu'avec le, le 4 cylindres 1.6 litres on a jumelé une boîte automatique 7 vitesses à double embrayage C'est pas une DSG, mais ça y ressemble. Et elle réagit vraiment avec beaucoup, beaucoup de vigueur. Ça fait que ça nous a permis de faire des dépassements. Euh, parce qu'à un moment donné, bon, dans les côtes, les camions ont un peu plus de misère. Là. Mm -hmm. Alors, ça nous a permis de faire des dépassements très, très appuyés, sans vraiment trop hésiter. Honnêtement, c'est vraiment, la. à mon sens, c'est le moteur le plus surprenant. Est-ce que c'est le plus le fun? Non. C'est sûr que le moteur 2.4 turbo qui a 245 chevaux est un peu plus vivant, un peu plus dynamique, un peu plus nerveux. Mmh. Euh, mais en même temps, quand on s'achète une Kia Optima pour la grande ville, je ne suis pas sûr qu'on ait nécessairement besoin de 245 chevaux. Ça, c'est vraiment la réponse de Kia aux technologies, je dirais, euh, vertes. C'est une première partie de la réponse. Il y aura plus tard une version hybride de la Kia Optima. On n'est pas rendu là encore un hybride puis vraiment un hybride branchable. mais en attendant c'est c'est c'est chez Hyundai que ça se passe pour cette partie là avec la Sonata. Ouais ben en fait c'est que faut savoir que la Optima puis la Sonata c'est quand même deux deux cousins très très très proches là mm -hmm. euh, on parle presque de la même voiture même châssis même structure euh, même motorisation Euh, éventuellement, donc, on devrait arriver avec ça aussi chez Kia, mais pour le moment, la priorité, c'était d'avoir quelque chose d'intéressant et d'un peu plus nerveux, et honnêtement, c'est bien réussi. Une autre affaire, parce que je sais que tu t'intéresses à la techno, euh, c'est intéressant de mentionner que sur les versions les plus élevées, les EX en montant, euh, la Kia Optima présente maintenant un, un système de son de Harman Kardon de haute qualité. Okay. Euh, quand je dis de haute qualité, c'est qu'ils ont installé à l'intérieur un système qui permet de euh, compenser, je dirais, les pertes que l'on que l'on a quand on enregistre la musique. Tu sais, veux, veux pas même les MP3 les plus précis, t'as toujours des, des portions qui disparaissent en cours de route de tes fichiers sonores. Ouais, Or, de la compression. Exactement. Mais ce, ce, ce système là les lit et prévoit ces absences-là et les remplace. Euh, ça permet donc d'avoir de, de, un système qui est extrêmement sophistiqué. C'est une vraie salle de concert. Et honnêtement, on l'a testé. Euh, musique classique, blues, country, puis même, euh, même des chansons des années 80 que je chantais avec enthousiasme sur les routes du Colorado. Et je faisais que le système de son a réussi à m'enterrer allègrement, ce qui est une bonne nouvelle. qui est une bonne nouvelle pour euh, le, la personne qui était avec toi? Ouais ben en fait le, le gros problème c'est qu'on utilisait sa playlist sur son téléphone. Ah, okay. euh, alors c'est lui qui choisissait les chansons et moi je j'y allais de mes plus belles interprétations. Euh, tu veux pas entendre ça, je te le promets. T'as pas fait une vidéo, non? Non, puis c'est correct comme ça. Il y, a des, okay. il y a des choses, tu sais, on se connaît, mais il y a des choses qu'il faut garder dans notre intimité propre. ouais, oh, il faut se garder des mystères à un moment donné. <rire> Exactement. Super. Donc, euh, merci Marc, on va finir ça là-dessus. Merci d'avoir pris le temps d'être venu, de jaser de, de tout cela avec moi. Euh, si les gens veulent te, te lire ou euh, te retrouver, je sais que tu as t es à des millions de places sur les Internets, c'est quoi la manière la plus facile d'aller voir ce que tu écris, ce que tu fais? Écoute, euh, ben les sites, moi je suis le rédacteur en chef adjoint chez NetMedia 360, donc c'est des sites qui s'appellent euh, Écolo Auto, VUS Mag, Luxury Car Magazine ou Auto Féminin. Euh, on fournit aussi du contenu pour le Huffington Post Québec. Toute la section auto provient de nous, la section affa sur Affaires de gars, la section auto provient euh, là-dessus aussi. Et bien sûr, la page Facebook de Marc Bouchard, c'est la plus facile. Et si vous avez envie, on a parlé du Charger Hellcat, je vous l'ai dit, euh, allez voir la page Saroule TV, c'est une un petite page, une émission qui arrive bientôt, mais il y a quelques vidéos là, des essais qu'on a fait. entre autres, vous allez entendre le grondement du Charger Hellcat, et ça, juste pour ça, ça vaut bien la petite minute, minute et demie là, que, que de, de votre temps que vous allez perdre là-dessus un beau petit minou qui ronronne. Exactement, mon cher. Super. Moi, si vous voulez me rejoindre, mais sur Twitter, c'est Ascalazormo. Il y a le compte du podcast qui est à Podcast Auto. Puis, on a aussi le site Internet qui est podcastauto.ca. Puis, vous pouvez aussi me lire à chaque, à chaque deux semaines maintenant sur le blog de Kijiji à FR, Kijiji .com dans, la, .ca, dans la section euh, véhicule. Donc, là-dessus, je vous dis merci beaucoup d'avoir été là avec nous pour euh, cette autre émission. Puis on se dit à semaine prochaine. Bye tout le monde.